Unité 0, leçon 3, exercice 8. Écoutez. Notez le son que vous entendez au début du mot. A. Compléter. B. Lisez. C. Sympathiser. D. Demander. E. Parler. F. Grammaire. G. Vocabulaire. H. Champs-Élysées. I. Super. J. Tu. K. Photo. L. Je. M. Bonjour